C'est un ruban de soleil qui s'enroule sur ta main et caresse mon épaule c'est le souffle de la mer et la plage qui attend c'est C'est qui a chanté Sur la branche du figuier C'est la porte qui se ferme La voiture qui s'en va Le silence qui s'installe Tu reviens Et ma vie reprend son coup Le dernier bonheur du jour C'est la lampe qui s'éteint